بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اتبع هداه ثم بعد في النعت, النعت. النعت, ابن بيدي, النعت تابع للمنعوس في رفعه ونصبه وخفضه وفي تعريفه وتنكيره تقول زيد wa ra'aytu zaidan al-aqila wa marartu bi zaidin al-aqili on appelle aussi la sifa an-na't wa as-sifa d'accord ici en grammaire très c'est le nom al qui montre un attribut de son antécédent de son matbou' matbou'ahu yatba'u mab'u man'utahu matbou'ahu ha Euh, comme la hauteur, il va montrer un attribut de, de, de, de cet antécédent, comme de montrer sa, sa hauteur, ta'wil, ou bien donc euh, la petite taille, d'accord, qasiran ou bien la blancheur, euh, la, la couleur de la peau, ou bien la noirceur, aussi la couleur de la peau, ou bien la beauté, ou bien la laideur et ainsi de suite. Hein, on dit rajulun ta'wilun. Ja arzulun tawilun Szafara Zaydun al-qasiru D'accord Ja arzulun tawilun Un homme de, de haute taille Est venu Szafara Zaydun al-qasiru Zayd qui a une petite taille Ou bien Zayd le nord a, a voyager Très bien Fazet hindun al-mujddatu al Al-mujddatu Ou al-mujdahi Hind la travailleuse a gagné. D'accord A gagné. Très bien. Donc, dans ces exemples, vous voyez qu'un n'a tel que hein, Tawilun, j'ai Tawilun. Il va donc qualifier ce qui précède et il va prendre sa marque grammaticale. J'ai arjoun, marfou. Tawilun, marfou. Safara Zaydun, marfou. Al-Qasiru, marfou. Zaydun, il Al-Qasiru, muarraf, ja muarraf, Rajulun Nakira, ja, uh, tawil ha, Nakira, Hindun, ma puisque c'est un alam, c'est un prénom d'une de, de, personne que l'on connaît, d'accord? Donc on a dit Fazet, Hindun, al-Mujidatu, al hein, donc, uh, uh, al-Mujidatu est venu avec le tarif avec al-Alif, wal-lam, Hindun, Hind, la travailleuse a gagné. Très bien. Un suit un manout. Il suit son antécédent. Un il va suivre son antécédent qu'il qualifie. Il le suit dans son rafah, dans son nas, dans son khafd. Il va prendre sa marque. Ainsi que dans son tarif ou de son, ou de son tenkir. Il va prendre aussi cette qualité. Est-ce qu'il est, qu est ma'rifah ou bien est-ce qu'il est nakira? C'est-à-dire, est-ce qu'il est déterminé, riffa, ou bien est-ce qu'il est indéterminé D'accord On ne sait pas qui. D'accord On ne connaît pas ce, ce, ce, ce, cet homme. Donc, aussi, Tawilun est resté comme ça. Euh, Comment on dit, qama al-aakilo. qama al-aakilo. On a mis le naat qui est al pour qualifier Zaid al-aakilo. Zaid, le raisonnable, al-Aqilo, s'est levé. D'accord? Ra'itu Zaidan al-Aqila. Ra'itu, c'est moi qui a vu, c'est moi le sujet. Hein? Donc, le marfou. Zaidan, m'foulbé, m'nsob, al-Aqila, il, il a pris donc nasb. Il a pris la, donc la marque de nasb qui est ici, al-Fasra. Al-Aqila, j'ai vu Zaid le raisonnable. Très bien. Marartu al-Aqili je suis passé à côté de Zayd le raisonnable Marar Marartu bi Zaydin il est précédé de lba bi Zaidin, donc il prend al-khafd et donc al-Aqili prend al-khafd également Très bien <coughs> et Ibn Jaroma dit wal ma'rifatu khamsatu ashya' La connaissance sont en nombre de 5 choses al-ma'rifa khamsatu ashya' al-ism c'est-à-dire le pronom qui est ana wa anta l-ismu l'alamo d'accord nahwo zaid wa il a donné un exemple donc pour ce qui est animé et ce qui est aqil et il a donné aussi un exemple pour la chose qui, qui n'est pas animée qui est une ville ici l-ismu l-mubhamu mubhamu il a dit نحو هذا وهذه وهؤلاء والاسم الذي فيه الألف واللام نحو الرجل والغلام خامسا ما وما أضيف إلى واحد من هذه الأربعة وما أضيف إليها كون لوتر إيبوكا المعرفة تطلق فسكلا إيبوكي المعرفة الذي في تعريفه وتنكيره إلا une petite parenthèse ici pour nous définir qu'est-ce que Al-Ma'rifa ou Al-Nakira qu'est-ce que Al-Ma'rifa il a ouvert une parenthèse pour nous expliciter un peu ce verbe ce, ce qui est Al-Ma'rifa quand l'auteur évoqua précédemment Al-Ma'rifa et Al-Nakira il a ouvert cette parenthèse pour les exposer pour exposer Al-Ma'rifa Al-Ma'rifa euh, est ce qui désigne un cas précis un cas de muayyan un cas précis quelqu'un que, que l'on connaît précisément d'accord et elle est comme il a dit en nombre de 5 le, y euh, euh, le premier c'est al ism al mudmar al damir damir lorsqu'on on, on, on utilise al damir on parle de quelqu'un de précis d'accord al damir al ism al mudmar al damir comme ce qui renvoie au sujet qui parle ana Hmm? donc euh, « ana » c'est « ma'rifa » pour moi « ana » d'accord « anta » et ainsi de suite euh, euh, au sujet qui parle ou à celui à qui l'on parle ou à su euh, ou celui dont on parle « mutakallim ou il al-mukhatab » ou je » ou bien « tu » ou bien « il » d'accord et ainsi que pour le pluriel aussi très bien Adamir al-damir » est de deux types « muttasil » ou « munfasil » Hein, soit il est attaché hein, au verbe, soit il est moins facile, hein, détaché. al on ne commence pas le kalim par lui. Hein, on ne commence pas le kalim par le mutasil T'a, par exemple. On ne peut pas la mettre séparément. Elle doit être reliée au verbe. Et il ne peut pas venir après il-la. On ne peut pas, peut pas le, le, le citer, le mentionner après il-la. T'a, par exemple. Hein? dont il a qui qui qui, qui, euh, qui euh, introduit l'exception. Exemple, lorsqu'on dit quomtou, hein, ce ta ne peut pas venir avant le sujet, hein, avant le sujet, ni après l'istithna hein, ne peut pas venir avant de dans avant le, donc le kalam hein, c'est-à-dire avant le verbe, hein, ni elle ne peut donc venir après l'istithna qama illa tu? To c'est possible. possible, d'accord? Damir almon facile on peut l'utiliser ma mm qama -hmm. illa ana. ma qama ana, ana, par exemple ile ana, ile ana, ile ana, ana, a C'est-à-dire, uh, ici Al-mafu'l bi Kallama Zaydun a, Hu, Kallama Zaydun Bakran, par exemple Akramaka Il a été généreux envers toi D'accord? Akramaka Kallama Hu, il lui a parlé Akramaka, il a été généreux envers toi D'accord? Ça c'est Al-muntasil, il est relié, attaché Au, au verbe Et al-munfasil E kom ana wa anza. Kom ana, dans l'exemple, ana ma maqama illa ana. D'accord? Ana kumtu, je me suis levé. Maqama illa ana, il n'y a que moi qui s'est levé. D'accord? Ça, c'est al al-mudmar. Ça, c'est le premier cas de al-ma'rifa. Le deuxième, c'est al-alam. Al-ismu al-alamu. C'est-à-dire le prénom qu'on donne Hein, ou bien le nom que l'on donne aux gens, aux villes hein, et ainsi de suite alam est ce qui renvoie à un cas précis, un cas de moi que ce soit pour les doués de raison hein, ou non hein, donc doués de raison comme Zayd et Hind et l'aqil euh, euh, comme Makkata san sans San'a au Yémen اي ان العربيه السعوديه الاسم المبهم الاسم المبهم الاسم المبهم ابن veut اسم الإشارة دابق. اسم الإشارة Example, هذا زيد زيد وهذه, وهذه هند هؤلاء طلاب دي Ce sont là des étudiantes Ou bien voici des étudiantes euh, Ce ism est dit Moubham hein, Moubham C'est l'ambiguïté la, C'est lorsqu'on ne distingue pas clairement un Moubham, ambivalent, ambigu hein, Parce qu'il permet De désigner les deux genres hein, Et tous personnes Parce qu'on peut l'employer pour celui-là Ou pour l'autre etc Donc on dit c'est mubham. Moubham hein, Haulaii tullabun, haulaii talibatun On l'emploie pour les deux genres Donc c'est mubham D'accord euh, Exemple euh, On l'emploie Pour Zaidun, Ou bien pour un homme Quelconque Donc on l'a employé pour le marifa, Et on l'emploie pour Hada rajulun hein? Ha'da rajulun. Hein? Voici un homme hein? On l'emploie euh, Pour aussi D'inanime, al-jamad, d'accord? Al-jamad, pour une pierre, hadi hajaratun, hadi sachratun, ou bien pour l'animal, hada thubanun, hada ziibun, et ainsi Ou bien, donc, hada euh, chaywanun, en général. Très bien, remarque, l'ismu al-mubham s'applique aussi, al-mausul. Ibn Azramilla employé seulement pour l'ismu al-ishara. Hein? non l'explication l'explication trouve cela donc il a employé pour ism ishara parce qu'il a donné l'exemple comme ça de ism ishara mais on emploie l'ism Moubham dans la grammaire aussi pour le relatif pour ism mansoul الذي يعني نستعملوا فيه الذي والتي l'ism mansoul le relatif hein, en quelque sorte qui renvoie à un cas précis par le biais d'une phrase ou euh, ce qui lui est approximatif comme avec al-ladi, al-lati, al-ladina et ainsi de suite j'ai al-ladi faza hein j'ai al-ladi faza hein j'ai d'accord al-ladi faza ici c'est aussi une manière de marquer de, un tarif par al-ism al-mubham d'accord de, de marquer un tarif par al-ism al-mubham جاء الذي فاز أخوه، آه، نقول كي كي يفنو؟ جاء، نقول جاء الذي فاز أخوه، ذكر. لكم أه... آية عربياً فيدي ذهب الذين يعيشون في أكنافهم، آه، ذهب الذين يعيشون في أكنافهم، آه، ذكر. لدي... الذي أه... وبقيته signe uh, yani, que kal, kal jarabi ou haché uh, il a dit uh, donc z'hab les c'est à dire uh, ceux, uh, avec qui on, on peut vivre uh, c'est à dire tranquillement sans parti uh et on mentionne que Aisha, elle avait dit à propos de ce vers de David elle a dit il a dit vrai hein, sadaqa il a dit, il a dit vrai hein, il a dit vrai et, si, euh, et lorsque d'autres savants ils ont reçu cela ils ont dit euh, sadaqat euh, et lorsque un autre savant il a reçu cela il a dit euh, sadaqa il a dit, هذا يعني, rawa hadal, يعني hada. Aïssa l'a dit, sadaka, la bide, c'est-à-dire le temps où on vivait parmi des gens bien, et ainsi de suite, lorsqu'il y avait le prophète, lorsqu'il y avait Abou Bakr et Omar, etc., ce temps, hein, il est parti. Hein. Et Aïssa, maintenant, elle est dans une autre époque. Et elle a dit, « sadaka. Oui, ceux euh, qui euh, euh, en vivaient avec eux dans la tranquillité, ils sont partis. Hein? Et que dire lorsque donc d'autres savants sont venus après Que dire de notre temps mm. Mm. Hein? Comme euh, le prophète, il a dit, a y « y y illa la mm. euh, Chaque époque qui va venir, elle est euh, pire que celle qui précède. Mm. » Donc et comme il a dit dans une autre dans une autre parole, il a dit s'il Tu vis une crise par exemple et tu crois que ça c'est insupportable. Par la suite va venir une crise pire et tu vas dire au moins celle cette autre était moindre. Voilà le Musa'an voilà le yani yani fitan. يرقق بعض و بعد وهذه أحاديث عظيمة وعظيمة جدا والله يعني أحاديث عظيمة للنبي عليه الصلاة والسلام حتى يعني قال حتى يقول المؤمن هذه مهلكتي الفدي غرفة بريق دون سلا ثم تنزاح وتذهب ثم يأتي يأتي ما هو أسوأ منها فيقول هذه هذه يعني فدير peut-être que celle-ci celle-ci où je vais périr آه نسي où lorsque donc le donc le bien il devient donc jerry un corbett l'islam et ainsi de suite wa allahu al mousa'an là c'est le troisième l'isme le moham c'est le troisième cadre de de de l'agrif parce que les gens qui le disent d'hab à les dîner y'agace fi aknafihim fi-ihm les fi akena yensassik to jest maruf, który jest D'accord? Maruf, maruf, la marifa. D'accord? To nie d'imprécis pour nous. D'accord? Et le quatrième, il a dit, et al-mu'arraf bi'el. Et al-mu'arraf bi'el, comme lorsqu'on dit, al l'homme, al le tissu, al ou la plume, le crayon. Hein? D'accord? Ça, c'est le quatrième genre. Ça, c'est clair. Lorsqu'il y a l'am c'est pour mentionner le euh, tarif Donc, certains disent l'am et d'autres disent l'al. Très bien. Ce qui se trouve, euh, le cinquième, ce qui se trouve joint ou additionné, c'est-à-dire modaf, à l'un de ces quatre, c'est aussi un ma'rifa. C'est-à-dire tout nom indéterminé. Tout nom qui est indéterminé, ism nakira, Mais qui se trouve joint à l'un de ces quatre qui sont déterminés. Ahmed, on y fait le hadith al-Ma'arif. exemple. Ahmed, on y fait le damier. comme j'ai un goulami, j'ai un goulami. Goulam, on y fait. On y fait. Il y a le mutakelim. On y fait le damier. On y fait le damier. J'ai un goulami. Maarifa. J'ai un goulami. Donc, on parle de quelqu'un de précis. J'ai un goulami. Mon serviteur ou mon enfant est venu. D'accord J'ai un Donc, ici, Il est un roulement. Il est Il est un roulement. Il est Il est un alam. un Il est le garçon de Z est venu j'ai a gulamu hada. j'ai a gulamu hada. c'est à dire on parle de quelqu'un de précis on parle d'un cas de ma'rifah le garçon de celui-ci est venu hein? donc ici mon d'af il a ismul ishara j'ai a gulamu hadha j'ai a faza l'adhi faze akhuhu j'ai a gulamu l'adhi faza akhuhu le garçon de celui dont le frère a gagné est venu d'accord le garçon de celui dont le frère a gagné est venu j'ai un roulé à mouladis faisait à khouhu d'accord euh, je vais citer un exemple de le Coran lorsque pharaon il a été atteint par, euh, par la noyade, par la mort il a vu qu'il était ça y est la mort elle est venue et là Taouba n'est pas accepté de lui le repentir n'est pas accepté Au lieu de dire amantu billahi, hein, il a fait ce détour, il a dit amantu billazi amana fihi banu israil. Hmm, billazi ça c'est plus long. Pourquoi il n'a pas dit Amentu billahi Ça c'est ça montre à quel point son cœur il est dur, hein, à, à, à quel point il était dur et euh, bien sûr à ce à ce moment là, le, le repentir n'est pas accepté de lui. J'ai aladi uh, faza. Uh, j'a aladi faza a Cette fois, au lieu de dire J'a aladi faza akhou, on a dit J'a aladi uh, ja, ja, faza Il a mąsol. Le garçon de celui. Hein, dont le frère a gagné est venu. J'a aladi. Cette fois, gulam i madaf a al ma'rifa bi Hein le garçon de cet homme est venu très bien il a dit wa an-nakiratu kullu ismin shaai'in fi jinsihi la yahtassu bihi wahidun duna akhar hein wa pour le préciser et pour le rendre clair pour vous il a dit hein kullu ma salaha dukhulu alif wa lam 'alayhi nahwu hein ar-rajulu wal Hein, donc là, Razulun et Farasun, on peut euh, donc, euh, le faire précéder de « elle » très bien un, nakir, un nakira renferme tout nom commun qui n'est pas spécifique à un tel hein, et pour rendre son, ce sens plus proche a dit Ibn Ajram c'est tout ce qui accepte « elle » si, si tu prends un nom Et il accepte elle, tu vas dire ce nom était à la base Nakira, et j'ai introduit elle. Tout ce qui accepte elle, il est donc Nakira avant d'être joint au précédé de elle. Il était Nakira avant d'être joint au précédé de elle. Et il a donné l'exemple de Rajolun, un Rajolou, un homme, l'homme. Même en français, il y a l'indéfini, le, le, non, l'indéterminé et le déterminé. Hein, parce qu'eux aussi ils ont les déterminants les déterminants d'accord, les déterminants on passe de un, un homme un homme, n'importe lequel à l'homme, l'homme que l'on hein, d'accord un cheval le cheval les termes rajoulun imra'atun, qalamun, kitabun, darun et ainsi de suite, rajoulun, un homme imra'atun une femme qalamun une plume ou bien un crayon kitabun un livre darun une maison c'est euh, non arabe s'applique à n'importe quel cas ou élément prélevé parmi ces genres si on veut dire et tini bi hein et bi c'est-à-dire n'importe lequel hein C'est-à-dire, je te demande de m'apporter un, un, un crayon, n'importe lequel. Mais si je vais te dire, c'est-à-dire que je, que je veux un crayon précis. Je veux un crayon précis. D'accord Ou bien, c'est-à-dire, je, je veux un livre précis. Mais si je vais dire, c'est-à-dire, je veux n'importe quel livre. Très bien. Après cela, el mu'allif rahimahoullahu ta'ala qui nous a beaucoup appris Alhamdulillah, il a mis un bab pour al-'ardh il a mis un bab pour al-'ardh bab al-'ardh ah